était roi la républicain marcheco députatu nada évident qu'entre le texte initial et le texte venu de l'assemblée arrivé au sénat il y a une grande différence C'est une proposition de loi sur les langues régionales, sous l'angle du patrimoine, de la sinaletik, de l'écriture, mais qui oublie l'essentiel, c'est-à-dire l'enseignement. Ostego nuntan, senatuan hainbat legega isu senketa pausatzen alko dituzte, senatariek, Max Bristonek berak elkarte eskolen didustatzea laguntzaren alde eginen du. Moi, je duposerai un amendement sur le paiement du forfait pour les écoles immersives de CHK, pour les enfants qui fréquentent ces écoles et qui ne sont pas de la commune où se trouve les castes -là. Il s'agit aujourd'hui euh, que l'on puisse ainsi euh, fortifier euh, le financement euh, des écoles immersives.